Nouveau rendez-vous aujourd'hui avec l'espéranto, cette langue universelle inventée par Louis-Lazare Zamenhof il y a 120 ans. Cette émission, comme d'habitude, comprendra un peu de grammaire, la suite de l'histoire de l'espéranto, un témoignage sur l'utilité de la langue universelle, la suite du discours du chef Seattle et enfin l'actualité. Mais d'abord, un peu de musique pour nous mettre en train. Aujourd'hui, c'est un groupe finlandais, Dolchamar, qui nous suivra. And don't you prelego <laughs> Me revispri la belle -re sirene Seminarie, cuan cambies una esbrevo. Escriba secretarie, vortan por paper malil. Régis nous explique aujourd'hui la règle de grammaire numéro 9. Oui, donc euh, la règle de grammaire numéro 9 est une règle de grammaire euh, très importante. Donc, on, Elle est très simple, c'est qu'en espéranto, chaque mot se prononce comme il s'écrit et s'écrit comme il se prononce. Donc il n'y a pas de, la, de, règle, de lettres muettes. Par exemple, les nasales qu'on trouve en français comme « en »,« un »,« on » n'existent pas en espéranto. Par exemple, si on veut, pour prononcer le son qui s'écrit « a-n », on dira « Anne ou « i-n », on prononcera « in ». Donc « francio » pour « france » et pour « esperanto ». Donc on entend bien le « an », le « a » qu'il y a dans « anne Donc cette règle permet d'améliorer la compréhension avec toujours un but de clarté, de simplicité, pour faciliter la communication internationale. Donc une fois qu'on a assimilé la prononciation des lettres, eh bien, il n'est pas possible de faire de faute d'orthographe dans une dictée. Donc, règle simple, en espéranto, une lettre égale un son, sans exception. <musique> Merci Régis. Catherine, nous en sommes arrivés à 1914. Une cruelle période commence. Alors 1914, c'est la date du 10e congrès universel et c'est Paris qui est choisi. L'équipe parisienne le prépare avec enthousiaste et reçoit l'inscription de 3700 personnes en tout, dont deux tiers d'étrangers. L'immense palais Gaumont, la plus grande salle de Paris, est prête pour les accueillir. Ce devait être le plus grandiose des congrès universels. Mais bon, l'histoire en a décidé autrement. Bien Mais... sûr, parce qu'en 1914, c'est la première guerre mondiale qui éclate. Le 1er août 1914 à Paris, la mobilisation générale est proclamée. Dans le même temps, pour les, les espérantistes, alors que la préparation du quatrième congrès est finalisée, des caravanes d'allemands, de russes, d'anglais et d'autres sont déjà en route. Ils arrivent à Paris en plein chaos de la mobilisation. La plupart reprennent le train pour repartir chez eux, souvent pour être mobilisés. Quelques malchanceux sont même internés dans des prisons civiles. Donc le congrès est purement et simplement annulé Eh bien, à Paris, les organisateurs ne savent pas quoi faire. Comment informer ceux qui sont déjà en route de l'annulation Comment rembourser les sommes déjà versées, annuler les réservations d'hôtels, etc. Ils décident donc de démarrer le congrès devant les personnes présentes pour expliquer la situation et déclarer ensuite l'annulation du congrès. Les est-il présent à ce congrès Le docteur Zamenhof et sa femme vivent une singulière aventure. Ils sont en route pour le congrès quand la guerre est déclarée. Ne pouvant aller en France, ils s'arrêtent à Cologne pour rebrousser chemin et se hâter vers la Russie. Mais quand ils arrivent, la frontière est déjà fermée. Ils reviennent donc à Berlin et entament un long périple à travers la Suède, la Finlande, Saint-Pétersbourg pour finalement arriver à atteindre Varsovie. Nous accueillons comme témoin aujourd'hui Michel, qui nous parle d'un échange avec des Coréens. Ah oui, j'ai eu il y a quelques semaines, euh, au hasard de mes rencontres par euh, Skype, euh, de tomber sur une espérantophone coréenne, institutrice, dans une école extraordinaire, avec quelques parents... d'élèves coréens. Ils ont fondé ce qu'ils appellent une, une école alternative, dont les quatre piliers euh, du programme sont l'espéranto, la paix, le respect de la nature et les relations internationales. Alors les enfants sont heureux dans cette école alternative, me semble-t-il, et j'ai bien envie d'aller les voir un jour. Depuis la Chine, où j'habite, deux heures d'avion suffiront. En 1854, euh, le chef Sitol répondait au gouvernement américain qui voulait acheter la terre des Indiens. Voici la suite de son discours. Sed, senivenda Salvinian London. Mais si nous vous vendons notre terre. Rememorego questas alte valora porni. Rappelez-vous que nous est précieux. La aero es spirito est essancio qui ongi vivigas. L'air dont l'esprit est en tout ce qu'il fait vivre. La vento qui udonis alnia avolian unuan spiron. Le vent qui a donné à notre grand-père son premier souffle a aussi reçu son dernier soupir. Ainsi donc, si nous vous vendons notre terre, vous devrez la garder particulièrement et la considérer comme sacrée. comme un endroit où la blanca homo povas même l'homme blanc peut aller pour, la venton pour goûter le vent de la campo adouci par les fleurs des prés. Do, con, ni nous considérons donc votre offre d'acheter notre terre. « Mais si nous décidions de l'accepter, j'y mettrai une condition. L'homme blanc s'engagera à traiter les animaux de cette terre comme il traite ses frères. » Je suis un sauvage. C'est pourquoi je ne connais pas d'autres manières de vivre. Et pour terminer cette émission, Régis, quelles sont les actualités de l'espéranto Actualité, plutôt information aujourd'hui. Donc euh, dans, dans la rubrique sur l'histoire de l'espéranto, donc euh, Catherine et Pierre nous ont parlé du congrès de Paris en 1914, qui n'a pas pu se dérouler normalement à cause du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Eh bien, ces congrès internationaux ils perdurent, ces congrès qu'on dit universels. Ils ont lieu dans une ville et en général dans un continent différent chaque, euh, chaque année. et c'est une occasion pour des milliers d'espérantistes de dizaines de pays différents de se rencontrer, de pratiquer de la langue, de retrouver des amis ou des correspondants, et puis de participer à des conférences, des ateliers, de visiter la ville ou le pays organisateur. Donc en juillet 2010, ce congrès international, le prochain, se déroulera à La Havane, donc à Cuba, et en 2011, il se déroulera à Copenhague. Le dernier congrès universel à s'être déroulé en France était celui de Montpellier en 1998 et Lille s'est porté candidat pour organiser le centième congrès universel qui aura lieu en 2015. À côté de ça, il y a, existe des congrès au niveau nationaux et régionaux. Euh, pour parler du congrès régional euh, de la Fédération rhône il aura lieu au mois de mai euh, à saint étienne Bah, tout ce que je vous souhaite, c'est de connaître cette expérience particulière, de connaître une humanité qui est unie et à la fois diverse, de rencontrer toutes les cultures sans barrière de la langue, qu'on ne retrouve nulle part de manière aussi évidente que dans les congrès internationaux et d'Espéranto. 10.